Le f a i t qu'un graffiti est né d'une idée très simple. Comment ramener le conteur traditionnel c o n v o l a i s u r une scène En le pratiquant comme un théâtre, comme un vrai théâtre. Et pas comme un one-man show, mais un théâtre typique du Congo. Et pour cela, moi j'avais une, une idée du conte, la façon que je voulais raconter, en voyant le père, mais les, en ayant seulement une pratique de théâtre danse, il fallait que quelqu'un puisse canaliser cette parole. Il faut savoir la possibilité、mmh. de parler directement sur la scène. Et sur ce, il nous fallait,、euh, fallait quelqu'un. Et que la personne, c'était Nestor. Parce que lui, il avait、euh, un grand parti du théâtre et que j'étais fan de sa façon de jouer. Bon, après, c'était tellement compliqué de le convaincre de venir jouer avec moi. Parce que、euh, ici, au Congo, le théâtre fait partie. de... Ceux qui font le théâtre, f a i t partir après le second dieu. Tu ne v e u x pas les, les venir lui dire viens faire un truc.、Euh, Euh, qui sort de, de tout ce que le, le colon les avait foutus dans la tête. Et surtout moi, le cadet, qui vient de dire on va créer un théâtre autre qui ira un peu dans le contraire du, du classique. Donc j'étais obligé d'abord de passer par le père, donc notre père à nous, pour qu'il puisse convaincre mon aîné de venir travailler avec moi. Et、euh, de là, on, après que j'étais brimade, il a accepté de venir travailler avec moi. Et à force de dès qu'on a commencé ce travail, ça intéressait pas mal de gens. Dont, un, à l'époque, un sous-officier, qui avait le droit de réserve, mais qui voulait s'exprimer dans le compte, et qui a i m a i t le compte. Et quand il, qu il a vu un des spectacles que j'avais fait à la télé, il, il a p a r c o u r u l e Congo pour me trouver. Et quand il m'a trouvé, il a tombé au moment où je travaillais déjà avec n e s t o r Et là, il voulait à tout prix qu'on bosse ensemble. Et d'où vient le nom Africa Graffiti Parce que ce gars, ce, ce, ce lieutenant de haut commandement de l'armée, qui n'avait pas droit de s'exprimer en public, et son rêve à lui, c'était de valoriser le compte et tout ce qui est des va, valeurs traditionnelles africaines. Et donc, en tombant sur notre vision des choses,、euh, il, est, il est venu avec ce nom-là, ce, ce nom de Africa Graffiti. q u e lui voulait plusieurs formes、euh, plus élargies de la culture africaine, avec des artisans, des peintres.、Là. Il voyait l'Afrique à Graffiti, mais comme、euh, vraiment un socle de la culture congolaise. Moi, n'ayant pas toutes ces capacités-là, et que je voulais simplement une troupe de théâtre, une troupe de conteurs, et donc j'ai pris l'Afrique à Graffiti, le nom d'Afrique e l à Graffiti, pour promouvoir le conte. Bah, avec la, la, la, la, la, la bénédiction de Nestor, i bien sûr. Ça a commencé dans les années、euh, 96, 96 parce que、euh, j'étais avant tout dans une compagnie de 60 comédiens danseurs et pareil, on faisait un théâtre pour aller jouer dans les grandes salles et surtout pour jouer pour l'Institut français. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un théâtre pour aller jouer dans la rue, dans les quartiers. Et alors pour cela, il fallait que je quitte la compagnie qui me promettait exemple, plein de choses pour aller récréer un théâtre de proximité. Donc, ça commence en 1996, et après,、euh, une année à peine qu'on l'avait créé, c'est、euh, arrivé que, hop,、euh, on était déjà dans la fièvre des, des événements politico-militaires. Et du coup, on, se, on était obligé d'aller se cacher quelque part, donc on s'est retrouvé à Pointe-Noire, où la compagnie vraiment a, beaucoup, a vraiment pris e n c r e a jeté l'encre,、ouais, c'est ce qu'on a dit. Mais ça d'abord commencé à b r a s i n Et à de Brazin, on est parti, on est passé dans, euh, dans, euh, dans un département qu'on appelle l OTT, qui après la guerre de 97, nous nous sommes retrouvés là. Mais le théâtre ou le conte étant déjà dans le sang, on n'a pas pu se taire, on a continué à, à exercer le métier. Et、euh, en 98, nous sommes arrivés à Pointe-Noire. Mais en rang dispersé parce qu'on ne pouvait pas,、euh, à cette, cette époque-là,、euh, s'installer convenablement à ma p o r t e n o i r e Ce qui fait que moi, en 1999, je me suis retrouvé à, à, à Dolizy.、Euh, D'autant plus que l'artistique、euh, euh, n'était vraiment、euh, écartée sur, la, sur tout ce qui se passait sur la scène politique. Et du coup, ça a fait que bon, chacun pouvait se débrouiller à sa manière. Mais en 1999, nous nous sommes retrouvés tous, c'est-à-dire Jorus et moi à Pointe-Noire, et、euh, l'idée est arrivée de s'installer et de mettre les bases en place. Et d'où on, on a recruté, c o m m s'il faut le dire comme ça, euh, Roland euh, Cairo. Et、moi je connaissais depuis Braza, qui, qui, qui j'avais déjà travaillé avec lui dans une des troupes qu'on avait m o n t é pendant la guerre.、Euh, et du coup j'avais pensé qu'on pouvait、euh, cette fois-ci changer un peu、euh, dans, le, dans le même contexte que Braza mais ajouter d'autres artistes et essayer d'animer le conte mais、euh, avec une autre vision. Ce qui a fait que ça nous a donné lieu à. À plusieurs spectacles de création. donc on a, Parmi, autres, parmi dont, autant d'autres créations qu'on a e u à faire, il y a eu un, un spectacle qui a marqué quand même、euh, la troupe. C'était le g u i n a r r u Et ce spectacle avait été créé en 2001. Et grâce à ce spectacle, bon, on, est, on est allé plusieurs fois à Kinshasa. Et、euh, ça se jouait aussi parfois individuel. Et moi, ça m'a permis d'aller un peu en, la, Afrique, en Afrique pour aller、euh, jouer dans le même contexte. Mais、euh, la troupe、euh, Afrique des Graffiti est restée, est restée soudée depuis 1999、euh, <coughs> jusqu'à nos jours. Et、euh, bon. J'ai perdu mes deux compatriotes, notamment Jorus et, et Cairo, qui se sont installés en France. Je suis resté seul au pays, d'où j'essaye un peu de, de garder、euh, les visions qu'on avait. Et d'autant plus que、euh, de, de cette création, ça nous a donné lieu à un festival、euh, qui s'est créé depuis 2000.、Euh, 2000. Et aujourd'hui, nous sommes à. Notre 15e édition. d o n Ce c qui fait que Africa Graffiti a continué son chemin. Certainement qu'il va y avoir d'autres choses. Et déjà là, de, de, la, de la petite expérience à l'intérieur du pays donne lieu à plusieurs à plusieurs choses dans la tête. Et, et je retiens la proposition de Pierre qui voulait qu'on refasse. Euh, tout ce qu'on avait fait comme création. Et s'il faut les compter, il y en a plusieurs quand même. Et de, de ces, ces créations-là, je crois qu'on n'avait jamais tourné avec. Donc, je crois qu'il est temps.、Euh, quoi qu'on aurait pris du poids, on aurait vieilli un peu. Mais q u a n d cela l e tienne, rien n'empêche qu'on puisse refaire ce travail et、euh, associer à d'autres. Je crois que ça peut.、Euh, Ça peut relever le, le niveau de la compagnie Africa g r a f i t i Jorus dira qu'il tient tout ça de, de son père. C'est vrai que notre père、euh, nous a éduqués dans le compte. Et à chaque fois u n e question était posée, la réponse se retrouvait dans le compte. Donc il répondait toujours par un petit. Un petit conte ou un, un proverbe. Et c'était à, à toi de découvrir le、mmh. message qui était caché. Et généralement, c'était aussi simple qu'on se disait Mais oui, à travers le conte, on peut apprendre, tout comme on peut éduquer un certain nombre de choses.、Mmh. Et donc, ce conte, c'est un peu dans la famille aussi, parce que notre père a été un conteur qui n'a pas voulu se mettre sur scène. Et nous, on l'a fait à travers Jorus, à travers moi, qui moi, au départ, j'étais beaucoup plus théâtre. Mais、euh, ce qui est vrai, c'est que quand la tendance veut que tu fasses, q u o t u suive un chemin qui peut être bénéfique pour tous, pour tous je crois que l'idéal serait de, de suivre. Et、euh, je l'ai écouté, et depuis.、Euh, 96, je travaille avec lui et du coup, ça donne envie à autre chose. Et on, peut, on peut partir du théâtre dans le conte et quand on associe le texte、euh, ou les contes ou les histoires qu'on écoutait de, de, de notre père, mais ça fait de nous des conteurs. Car en fait, même de tous les frères, quand tu les entends parler, Ben, nous avons tous tendance à parler comme papa, et du coup,、euh, je pourrais dire que tous sont des conteurs. Du côté des mamans, pareil. Mais maman, elle est beaucoup plus、euh, dans le griot, puisque c'est beaucoup plus dans la musique traditionnelle, et c'est beaucoup plus fort chez eux. Et donc, tu retrouveras、euh, pendant le festival à Yamba. Et、toutes les chansons chantées en langue venaient d'un des frères de ma mère, et、euh, sur qui on a nommé le roi de, la, de, de Montuta, o donc de la danse traditionnelle de chez nous. Et si lui il était roi, ses sœurs devraient être dans la lignée, quand même, de, de, de ce roi-là. Et donc, de la chanson, c'est du côté de ma mère, et du conte, c'est du côté de, de papa. Et donc, tout ce qu'on raconte. Et ne vient pas au hasard. Et comme disait papa lui-même, que ce sont des faits vécus qui aujourd'hui sont racontés. Et ça, donne, ça semble être un peu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Mais ce sont des faits réels parfois pour la plupart des, des histoires que nous racontons. Mais parce q u o n en fait, simplement pour essayer de conclure des, des données. Le point noir nous a accueillis.、Euh, chacun de nous vient de quelque part. On peut pas commencer、euh, à prétendre donner de, de, des idées aux autres dès lors qu'on va te poser la question et chez toi.、Euh, au mois de janvier, on a essayé de faire une tournée、euh, nationale、euh, qu'on a terminée à la Benza. Et une fois qu'on arrivé à la Benza,、euh, l'écho a fait à ce que. Euh, que ce soit des ressortissants de la b r e s n c'est le style, mais alors qu'est-ce que vous faites ici Donc, pour leur mettre l e s bras en fait accompli, on l'a fait. Donc,、euh, eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient,、euh, de l'animation, de la présence artistique, mais nous, on était plus dans un travail plus sociologique que ça, c'est、euh, mesurer un peu, de se dire、euh, quelle est cette génération de demain et quelle est celle d'aujourd'hui, quels sont les éléments qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire l'artistique pour eux Donc,、euh, Suite à tout cela, là, il a le dérest e de toutes ces, ces matières-là, de rentrer et de re continuer à, à réfléchir. Continuer à réfléchir pour simplement arriver à un niveau où l'artiste ne fait que de l'art.、Euh, on laisse、euh, la politique primaire aux politiciens on laisse、euh, l'ambiance la, la, festive Euh, à ceux qui veulent voler les consciences des autres. Et nous, on est là forcément à essayer de réfléchir comment arriver à ouvrir quelques fenêtres à cette jeunesse qui n'a pas eu la même chance que nous d'avoir ces, ces horizons ouverts. Donc, en fait,、oui. de, de convaincre les, les, les, les amis et les, les gens qui se t e e n t plus chers, on, je les donne rendez-vous sur un projet, un projet forcément humain, un projet humain.、Mmh. Sur ce projet humain qui est basé simplement sur du fait qui est l'autre d'aujourd'hui et comment redonner la place ou la priorité à l'homme, à l'humain. On passe bien par la parole, parce qu'il、euh, y a eu un qui disait que l'homme est à l'image de ce qu'il pense. Comment participer à ses pensées pour donner à, à un humain. Qui, qui ne sera pas au service du capital, au service de la de consommation pour tous, mais au service de l'humain, et que l'humain soit、euh, dans la priorité des pensées. Mais c'est peut-être une utopie. A Yomba, c'était là où viennent nos parents. m a nous, au vrai type, à part revendiquer la nation、mm -hmm. en laissant des, des, des, des, des, des gosses nés en ville, Avec une revendication traditionnelle, mais aujourd'hui, vu la dimension où nous sommes, le pays ne représente plus grande chose.、Mmh. La, la plus grande réflexion est, est, est, est plus universelle. Parce qu'on sait bien que tant qu'on va raisonner en périmètre, on ne se s o r t i r a pas.、Mmh. Maintenant, il faut raisonner il faut être au, au débat du monde. Par exemple, là, tout ça, ce n'est que. Une porte qui va nous amener, quand je dis l'humain, au centre, au socle des de, de, de pensées, c'est pour atterrir sur, sur la vision aujourd'hui, qui est、mm -hmm. cette vision écologique, qui est qu'aujourd'hui le monde va disparaître et que si on ne fait pas attention, ceux qui ont compris plus vite vont continuer à écraser ceux qui n'ont rien compris、mm -hmm. parce qu'on sera à un moment donné à la porte d u survie. Et en sachant que celui qu'on a laissé à l'étape、euh, ventre-réflexion、euh, euh, sera, va servir, de, de, si on ne fait pas attention, de cale-porte ou de, de, de cale-chaise. Et donc il faut que ceux, ceux qui ont compris ça plus vite puissent venir à la rencontre de l'autre s et lui de mettre des faits en face.、Oh、i、oui, l disent, oui, q u c n d l'eau va monter ici. Euh, déjà que quand l'eau glisse de la terre, tu t'inondes, combien de fois q u ça va dépasser, ça va sortir de l'océan. Et ou bien quand on n'aura plus à bouffer, on sera obligé de fabriquer des cochonneries que toi tu vas、mm -hmm. manger pour mourir plus vite, pour que ta terre puisse servir、euh, mm -hmm. à des plantations. Mais il faut aller doucement, il faut aller doucement pour ramener vraiment l'homme à, à, à se rendre compte quel est son impact dans la société, quel est son impact dans l'environnement et le danger que ça mène. Donc on doit. La région, le point de départ de、mm. l'Equipatex. Bon, s'il faut parler du bilan, pour moi je dis que,、euh, puisqu'on n'est pas encore arrivé au bout, il faudrait bien qu'on arrive le 5 pour, pour, pour conclure.、Mm. Mais déjà, le peu de temps passé à l'intérieur du pays, je peux dire qu'on、euh, a fait. Ce qu'il fallait faire. D'autant plus que s'il faut prendre le nombre d e jours, nous sommes. Ce festival-là est l'unique au Congo qui,、euh, qui reste un peu longtemps, puisque si on prend les 10 jours à l'intérieur plus les 5 jours à p o i n t e l o i r e nous sommes ce festival-là qui n'a certaine certainement pas、euh, beaucoup de soutien. Mais qui réussit à faire quinze jours, quand même, c'est énorme. Et on a, on, a tenu, on a tenu parole, on l'a fait. Nous sommes allés dans les 10 districts de la Boéza, avec ou sans moyen, s nous sommes arrivés. Là, nous sommes de retour à Pointe-Noire, où nous sommes en train de célébrer à notre façon l'ouverture du centre de ressources. Et demain, on va enchaîner avec des séances scolaires. Et certainement pour conclure avec un a p é r o compte le vendredi 5. Pour moi, je dis que le bilan il est positif, d'autant plus qu'on e a fait et on a respecté le programme. Et、euh, les difficultés rencontrées sur place, c'est tout à fait normal parce que c'est un festival et c'est pour la première fois que ça s'est fait dans ce département de la Bresa. Et pour moi, je trouve, je trouve que.、Euh, Rien à signaler.、Euh, Ce n'est qu'un début et je crois qu'à travers les images, on aura tout le temps de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais pour moi, en tant qu'organisateur, je trouve que le bilan il est positif. On peut,、euh, on peut se dire oui.、Euh, 2016, on peut repartir. Sur les nouvelles bases, c'est vrai, puisqu'un e premier, premier pas. Doit être s u i v i d'un autre pas pour que la démarche soit coordonnée. Et、euh, pour moi, je trouve que non, on a fait ce qu'il fallait faire et、euh, je trouve que c'est positif. C'est d'abord un lieu de, de travail. Beaucoup pensent plus à une bibliothèque, moi, je ça, fait, ça fait très beau de le dire, d'ailleurs, quand il n'y a rien, tout le monde s'intéresse. Mais en fait, c'est un lieu pour permettre à ce que le créateur africain, le conteur, le créateur, s a v o i r un lieu de, de, de, de, de, de travail, un lieu de réflexion, un lieu de, de, de, de, où il peut venir pendant quinze jours écrire un texte, un lieu où il peut retrouver ce qui a été déjà fait ou ce qui est en train de se faire, pour qu'un jour on arrive à structurer n o s r é a l i t é s africaine. s Donc, c'est une goutte d'eau. mais qui est intéressant puisque ça n'existe nulle part, donc, on n'a même pas droit à l'échec puisque ça n'existe pas. Donc,、euh, donc là on commence par a v o i r u n e p e t i t e p i è c e qui aura,、euh, Inch'Allah dans, dans les années à venir, des manuscrits et des, des textes édités, écrits, faits par les Africains, ou édités par les autres mais écrits par les Africains. Il y aura des manuscrits qui seront là pour ceux qui ont du mal à éditer. Et ils auront un petit coin de, de, de, de, de, de, de, de, de dortoir, où moi-même j'ai expérimenté, qui permettra que l'artiste, quand il est là, il est autonome, il est dans la verdure, et il peut bosser. Et il y a une scène qui peut lui permettre de, faire des éléments, de ramener des éléments sur la scène. Donc, ça peut y a v r même une salle euh, euh, polyvalente qui permettra que, si le dehors paraît trop vaste, on peut travailler à l'intérieur. Après, en même temps, sur un, un terrain de lecture, d'échange pour la population du coin. Une b i e n a e n u e ce soir. Et c'était ce soir, oui. Ce soir,、ouais. On a d'abord remercié le vieux père qui avait dit ici et qui a inspiré cela. C'est là que Nestor a renversé du vin rouge pour tous ceux qui sont partis et qui sont toujours avec nous. Je crois que c'est un grand merci pour tout le monde. Je, je remercie tous ceux qui ont participé au festival, au festival et avec les efforts fournis de, de, de part et d'autre. et Parce que s'il n'y、euh, avait pas les gens autour, on ne serait peut-être pas arrivé à ce qu'on a eu à faire. Donc, un grand merci pour、euh, tous ceux qui ont participé au festival et un grand merci pour、euh, ces. Qui nous ont réussi aussi euh, euh, pendant que nous étions dans le département de la b o y s a Ce n'était pas facile, mais au moins ils nous ont r e ç u s Nous avons fait ce qu'il fallait faire et à、euh, nous revoir certainement. On va rectifier un peu le tir pour que l'avion puisse atterrir en douceur parce que là ça atterrait un peu en catastrophe. Mais cette fois-ci, on, on tâchera de dire aux pilotes de freiner même.、Euh, De freiner plus haut, comme ça, quand, quand il va atterrir, qu'il n'y ait pas、euh, trop de s e c o u s s e Parce que là, ça s e c o u a i t un peu. Mais je crois que prochainement, tout ira bien.、Et、dans la paix. Sans oublier qu'il faudrait qu'on travaille d'abord. Papa Benoît, je le dis en langue, je le dis en langue. Je suis n Congolais, mon sœur. Je suis un p o u plus de temps p o i r vous traiter à Pointe-Noire. Je v o u s que ça a été un centre de ressources, un centre de bois, de banzes, de bâtiments. Je suis un peu p o u r s de temps pour vous. Donc, je suis un peu plus de temps pour v o u Je suis dit que j u i s d i u e je suis d e je s u i e n s s d que e s i s dit que j u i s d i u e je suis dit q i s dit q je s i e je suis d i e je suis dit e s t que je suis dit q u i s d t e suis dit e j s t que i s dit que je u i s dit q u s i s dit e i s d i u d t que s u t que j s dit que j i s dit q e j s u s dit q u u i s d i e suis dit q e s u d e s u t que j suis dit q u i s dit q e j s u s dit q u i s dit q u je u i s dit que c e suis e s t q u u i s e suis d t q e je s u t que je suis dit que je suis dit que i t que s u s dit que i s t que je u i s d i e je suis u e i s t q u s i s i t q e s i s d t u e je u t q u je u i s d i e je s u s e t q u u s dit que i s e u i s e u i u i s u s s i t q i s e u i s e u C'est pour donner la force dans tout ce qu'on fait. Que ceci soit un symbole que tout aille comme il le voulait lui-même. Nous sommes ses enfants et lui restera notre père. Voilà. Que tout ce qu'on va faire aille de l'avant. C'est tout. とうちょっと。<音楽><音楽>